La Belle au Bois Dormant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui se met tendrement. Un jour, la reine donna naissance à une magnifique petite fille. Toutes les fées du royaume furent invitées pour la fête. Elles emmenèrent avec elle de précieux cadeaux et lui offrir de nombreux dons pour qu'elle devienne une jolie jeune fille, intelligente et charmante. Mais soudain, une méchante fée s'invita à la fête. Elle lança un sort à la princesse en lui criant méchamment À ton 16e anniversaire, tu te piqueras le doigt avec un fuseau et en mourras. Puis, elle disparut. Le château était sous le choc. Une jeune fée s'exclama Je ne peux pas casser le sort de cette horrible fée, mais je peux vous aider. Quand la princesse se piquera Elle ne mourra pas, mais tombera dans un profond sommeil. Et seul le baiser d'un prince amoureux d'elle pourra la réveiller. Le roi et la reine étaient si inquiets pour leur fille qu'ils détruisirent tous les fuseaux du royaume à jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un fuseau, lui, n'avait pas été détruit. Les années passèrent et le bébé devint une charmante jeune fille. À ses 16 ans, alors qu'elle se promenait dans le château, elle découvrit une chambre cachée tout en haut d'une des tours. Curieuse, elle s'y aventura, et trouva une vieille femme penchée sur une machine à roue. « Mais quel est cet objet » dit-elle les larmes aux yeux, car jamais de sa vie elle n'avait vu un tel objet. Elle implora. Oh, « s'il vous plaît, laissez-moi essayer !» Mais à la minute où elle toucha l'aiguille du fuseau, la jeune fille tomba à terre. Le sort de la sorcière fit son effet. Le cœur lourd, le roi ordonna qu'on emmène sa fille dans la grande salle pour qu'elle y repose. Le royaume tomba dans une grande tristesse. jeune fée avait observé toute la scène. Elle pointa sa baguette magique sur le royaume et s'exclama « Que le royaume s'endorme avec la princesse !» Ainsi, elle se réveillera auprès des siens lorsqu'un prince viendra la délivrer. Au moment où elle prononça ces mots, tout le royaume s'endormit, même les animaux. C'était comme si le temps s'était soudainement arrêté. Les années s'écoulèrent et une forêt épaisse entoura le royaume. Cent ans plus tard, un très beau prince découvrit ce curieux royaume endormi alors qu'il traversait la forêt qui l'entourait. Alors qu'il explorait les lieux, il trouva une magnifique princesse endormie et tomba amoureux d'elle instantanément. « Je me demande qui elle est, » se dit-il. « Elle paraît si douce et si paisible. » Puis il se baissa et embrassa la princesse. Instantanément, le sort fut brisé. La princesse et tout le royaume se réveillèrent. La joie et la fête étaient dans tous les quarts. Le prince et la princesse se marièrent et vécurent heureux toute leur vie. keep listening? Hit and tell us what you like.